send love Je pas des loles, un 3 semaines d'éline, fait qu'il pleut des balles, je suis de la frappe, m'a mis une claque, je suis dans la RS4, direction à l'Espagne, ça va en départ, je vis par la monde et au break, ça y est, tu me fais le mac parce que tu as fait le bec, je trouve pas des sticks, je suis pour l'Olympique, je suis toujours mon éthique devant l'ordi comme un geek, ça va faire tout, je suis une elle quitte ma balle, elle dit qu'on est enel, tu veux profiter, va te promener, Que tu veux chauffer, je vais plus t'emmener, les yeux collés, ça prends mon chien, suis 7 sur 7, je ne veux même pas d'enel, nous c'est VlogM, demande à mon belle, les tantes sur le maillot, elle peut pas tomber. Je fais la toute tour point, ouais, comme Gip to Patrick Jamboin Je fais la toute tour point, ouais, comme Gip to Patrick Jamboin, c'est l'avenir I love, Ni, c'est l'avenir love, ni c'est l'avenir I love, c'est l'avenir I love, ni Odilie J'ai de la bombe dans le coin Faut que je la cache, il me reste qu'un point Lui fait comment mentir, ouais, je suis ta dire J'ai envie de m'évader, ça m'a le matin Mon pote, il a des murs, s'il va aller rentrer chez toi C'était Yamakashi, je suis pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, la pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, Je depart que dans le game comme les que tes Ni, et c'est l'avenir I love ni c'est l'avenir I love ni c'est l'avenir I love et c'est l'avenir au say love new I love, me, say love new I love me